Avec votre animatrice, Michel. Hey, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission, La Brique et le Fanal. Mon nom est Michel Proux et je serai là pour vous accompagner en musique pour une dernière fois jusqu'à 21h. La Brique et le Fanal, qui a été la seule émission consacrée au power metal, metal progressif, dome, rock progressif et metal mélodique à l'horaire de ces fous pendant 10 ans. Ce soir, pour la dernière fois, je vous ai concocté une émission très diversifiée. Au cours des 120 prochaines minutes, on va entendre un mélange de vieux et de matériel récent avec des groupes comme, entre autres, Fin Troll, Mastodon, Catatonia, o p e t h Dream Theater, Anatima, Tear, Amon Amart, b o r k n a g e r Cradle of Field, Nacmistium et My Dying Bride. Donc, un excellent programme en perspective pour les amateurs de métal temps Progressive et mélodique. Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec trois formations de power metal et de metal symphonique. Dans un moment, on va entendre Stratovarius et Pagan's Mind. Mais d'abord, on débute avec Epica. Menace of Vanity, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai metal à Trois-Rivières. C'est fou, 89-1. De Stratovarius avec la très belle pièce Mother Gaia, tirée d'un de leurs albums les plus marquants, Infinity, paru en l'an 2000. On vient tout juste de sortir une réédition de cet album en version de luxe avec un CD supplémentaire qui contient quelques pièces inédites et des versions en concert de chansons comme Millennium, Phoenix et la pièce titre. On a sorti aussi une réédition de leur dernier album Stratovarius intitulé Polaris et qui contient un disque supplémentaire complet en concert. Juste avant Stratovarius, on a entendu un groupe de la Norvège, Pagan's Mind, avec la pièce titre de leur excellent dernier album God's Equation de 2008. Au début du bloc, on a entendu les Hollandais de Epica avec la pièce Minus of Vanity, tirée de leur avant-dernier album studio de d i v e n Conspiracy, paru en 2007. Je vous rappelle que Epica seront de retour en spectacle à Montréal le dimanche 21 novembre. Ne manquez pas ça parce qu'ils sont tout à fait excellents en concert. Vous êtes en compagnie de Michel Proux pour la dernière fois à l'émission La brique et le fanal, la seule émission de ces fous entièrement consacrée au métal mélodique, métal progressif et power metal, qui tire sa révérence comme ça ce soir après dix ans. On va maintenant poursuivre avec encore du métal progressif. Dans un moment, on va entendre Dream Theater et Cathédral e avec un extrait de leur fantastique dernier album The Guessing Game. Mais tout de suite, on écoute les Italiens de Eldritch avec un extrait de leur album Reverse de 2002, la pièce Bio Trinity à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières. La seule station à diffuser du métal à Trois-Rivières, c'est Fou 8 9 Hi, this is John Petrucci from Dream Theater, and you're listening to CFOU 89.1 FM.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 Yuzu Sushi. <rire> du 29 juillet au 1er août, vous aussi croulez de rire au Mondial des amuseurs publics Uniprix des Trois-Rivières en partenariat avec Desjardins. Quatre jours remplis de festivités avec une panoplie de personnages farfelus pour toute la famille. Et sur la scène Nauto-Québec, ne manquez pas Dominique et Martin et Peter McLeod. Du 29 juillet au 1er août, le fou rire sera contagieux au Parc des Genoux lors du Mondial des amuseurs publics. Tous les détails au map3r.net.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 4ャ89。キ9。 Room. And she has the key. Find o h o s for an August moon. On this island, I a w a k e my d o o m See through cat's eyes, everything's black. Colors up top, n e s p e a y e a h Anglais de Cathédrale avec la pièce Edwige's d Eyes qui parle de l'actrice française Edwige d f e n e c qui a tourné plusieurs films d'horreur dans les années 70 en Europe ainsi que quelques navets dont, entre autres, La Toubib du régiment et La Toubib aux grandes manœuvres qui sont de véritables classiques du mauvais goût du cinéma italien. C'est tiré du dernier fantastique album de cathédrale de g u e s s i n g Game qui est paru au printemps et qui est jusqu'à maintenant mon album préféré de 2010. Juste avant, on a entendu Dream Theater avec la pièce Caught in a Web. <coughs> Tiré de leur troisième album studio et mon préféré Awake de 1994. Au début du bloc, on a entendu les Italiens de Eldritch avec la pièce Bio Trinity, tiré de leur troisième album Reverse qui est paru en 2002. Vous êtes à la dernière émission de La Brique et le Fanal, la seule émission de s i f o u c o n s a c r é e au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal, et qui tire sa révérence après dix ans ce soir. C'est Michel Proux qui vous accompagne en musique pour la dernière fois jusqu'à 21 heures. Dans un moment, on va entendre deux formations suédoises, Opeth et Catatonia, mais tout de suite, on écoute les anglais de Anatima. Avec la pièce Harmonium qui ouvre leur avant-dernier album studio qui date de sept ans, A Natural Disaster de 2003. Vous êtes sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai métal en Mauricie. C'est fou, 89 ans. Crouler d r i r au Mondial des amuseurs publics Uniprix d e Trois-Rivières en partenariat avec Desjardins. Quatre jours remplis de festivités avec une panoplie de personnages farfelus pour toute la famille. Et sur la scène L'Auto-Québec, ne manquez pas Dominique et Martin et Peter McLeod. Du 29 juillet au 1er août, le fou r r e sera contagieux au Parc des g e u x lors du Mondial des amuseurs publics. Tous les détails au map3r.net. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des r é c o l l s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 tous les jeudis de l'été, de 15 à 18h, e n rappelle s samedis à 16h sur C'est Fou. C'est fou, C'est fou, c'est fou, C'est fou, quand... c'est fou comme. C'est fou, c'est, c o m m e Ça a f i t c'est comme quoi, ça me fait rire, mais u a i pas rire. Avec la pièce Essian Peel tirée de leur excellent dernier album Watershed paru il y a deux ans en 2008. Juste avant, on a entendu leurs compatriotes de Catatonia avec la pièce Chrome qu'on retrouve sur leur album Last Fair Deal Gone Down qui est sorti en 2001. Catatonia seront en concert à Montréal au Petit Campus le dimanche 12 septembre. Ne manquez pas ça parce que c'est l'excellente formation israélienne Orphan Land qui est en première partie. Au début du blog, on a écouté les anglais de Anatima h avec la pièce Harmonium qui ouvre leur avant-dernier album studio, A Natural Disaster, qui est paru il y a déjà sept ans. Ils ont un tout nouvel album qui vient de sortir en Europe intitulé We're h Here because we're h here, que je n'ai pas eu encore la chance d'entendre malheureusement, mais je suis sûre que Alain Lefebvre va en parler dans son émission rock classique dans les prochaines semaines. C'est à surveiller.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 On écoute les Finlandais de Morphis sur les ondes de la Radio Campus. La seule station à faire tourner du vrai métal à Toit-Rivière, c'est Fou 89-1.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 Des émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller. C'est fou.ca. Pour e s p i r e z ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux. C'est fou.ca. Tout juste refait à n e u f Viens n o u s v i s i t e <rire> r Du 29 juillet au 1er août, vous aussi croulez de rire au Mondial des amuseurs publics Uniprix des Trois-Rivières, en partenariat avec Desjardins. Quatre jours remplis de festivités avec une panoplie de personnages farfelus pour toute la famille. Et sur la scène l o t o q u é b e c ne manquez pas Dominique et Martin et Peter McLeod. Du 29 juillet au 1er août, le fou r r i e r sera contagieux au Parc des c h e n o u x lors du Mondial des amuseurs publics. Tous les détails au map3r.net. C'est fou, à l'UQTR. r ただいま。<ve> Le Norvégien Isan avec la longue pièce Undercurrent qu'on retrouve sur son nouvel album After qui est paru au début de cette année et qui est vraiment excellent. Juste avant, on a entendu les Anglais de Cradle of Filth avec la pièce de Death of Love qui est un extrait de leur fantastique dernier album Godspeed on the Devil's Thunder qui est paru en 2008. Au début du b l o c on a entendu les Finlandais de m o r p h e s avec la pièce Silver Bride qu'on retrouve sur leur excellent dernier album Skyforger paru l'année dernière et que je conseille fortement. Vous êtes à la dernière émission Les briques et le fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal qui tire sa révérence comme ça après dix ans sur les ondes de C'est Fou. C'est Michel Proux qui vous accompagne en musique pour la dernière fois jusqu'à 21 heures. On va maintenant poursuivre avec du métal viking scandinave. Dans un moment, on va entendre Amon Amart et Fin Troll. Mais tout de suite, on écoute une formation des îles Féroé que j'aime beaucoup. Tear sur les ondes de la radio des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou. 89 heures. Avec la pièce Galga Sang, tirée de leur dernier excellent dernier album, n i f e l v i n d paru au printemps de cette année. Mon ami Alain Lefebvre m'a dit qu'ils avaient donné un très bon concert à Québec avec Moon Sorrow au mois d'avril. D'ailleurs, Alain avait interviewé le chanteur de f e n t r o l l et vous pouvez l'entendre, entendre, entendre l'entrevue sur la balado-diffusion de l'émission Rock Classique du 23 avril dernier. Juste avant FinTroll, on a entendu Amon Amart avec la pièce Live for the Kill sur laquelle on retrouve、euh, les membres de Apocalyptica et qu'on retrouve sur le dernier album de Amon Amart, Twilight of the Thunder God, qui est paru il y a deux ans en 2008. Au début du bloc, on a écouté le quatuor f é r i n g i e n Tear avec la pièce Trondure et Go To qu'on retrouve sur leur dernier album By the Light of the n o r t h e r n Star qui est paru il y a un an en 2009. Vous êtes à la dernière émission La Brique et le Fanal qui tire sa révérence comme ça après 10 ans sur les ondes de ses fous. C'est Michel Proux qui vous accompagne en musique pour la dernière fois. On va maintenant poursuivre avec du métal progressif un peu plus musclé. Dans un moment, on va entendre Nac Mistium et b a r k Nager. Mais tout de suite, on écoute une formation qui sera à Montréal mercredi prochain, le 4 août. Cynique sur les ondes de la radio des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou, 89 ans. Avec la pièce Even the Gods Must Die, tirée de leur excellent album Etyphalic de 2007. Juste avant, on a entendu un autre groupe américain, Nacmistium de Chicago, avec la pièce Seasick. qui clôture leur avant-dernier album, le très bon Assassin's Black Metal Part 1, paru en 2008. Ils ont sorti le Part 2 intitulé Addicts dernièrement, mais malheureusement, je n'ai pas tellement aimé. Par contre, je les ai bien aimés en spectacle au printemps dernier en première partie de Creator au Club Soda de Montréal. Juste avant d l'Acmistium, on a entendu les Norvégiens de b o r t Nager avec la pièce Inherit the Earth tirée de l'album Empiricism de 2001. Eux aussi ont un nouvel album, b o r t Nager, intitulé Universal, paru au début de l'année, mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Au début de ce long bloc, on a entendu Cynique avec la pièce Ville of Maya tirée de l'album Focus que plusieurs considèrent comme un véritable classique du métal. Ils seront en concert à Montréal Cynique mercredi prochain le 4 août au Café Campus de la rue Prince Arthur-Ouest avec les formations Intronote et Disrythmia. h Les billets sont en vente sur le réseau admission. s L'émission s'achève et c'est déjà le temps pour moi de tirer ma révérence puisque c'était la dernière émission de la Brique e le Fanal. Ce sont les choix de l'enfer qui vont suivre dans quelques minutes. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce de Doom de la formation anglaise My Dying Bride, un de leurs classiques t h e Cry of Mankind tiré de leur album The Angel and the Dark River de 1995. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur les ondes de C'est Fou. Bonne fin d'été!